Pour ceux d'entre vous qui croient que Réanimation n'est qu'une simple émission radiophonique consacrée à la diffusion et promotion de la musique métal, eh bien, détrompez-vous. Parce que dans les faits, Réanimation est effectivement une émission dédiée à la musique métal. Mais au-delà de ça, le Undead Incorporated Show, c'est beaucoup plus. Sinistros et moi, j'y son s à titre d'agents subliminaux. Nous semblons tenir des propos et diffusions ayant presque un semblant de normalité, mais en réalité, nous vous incitons par des messages cachés à vous soumettre à notre loi, qui est celle du chaos, et par le fait même d'annihiler votre volonté et votre esprit. Et cela fonctionne très bien. Vous n'avez qu'à constater que vous êtes présentement à l'écoute. <rire> Bande de créatures unicellulaires embryonnaires. <rire> 私、リ p ニメーション。え、犬、ヴァイル、パワー、ダー、ウェッデ、i ン、シス s, <laughs> <S re, our fucking business. w e are Undead i n c o r p o r a t e d c a s p a n d r i ー、n said so, and we will start roughly with vital remains. b e a it's o is he? Go!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 Well, I don't want to be a new d i t i o n of t h animation in t e s september of the disgrace 2011. I am Dr. Payne Pendragon. Et j'ai le chef assistant, juste à ma droite. Le gobelin pestilentiel, le saut grenu. s i n i s t r e Pas un saut grenu en plus. En plus. Hey, ça porte bien mon nom, ça. Comment vas-tu? Ça va très bien. Mais tu sais qu'on s'en fout. Je le sais. Tu me répètes ça à trois semaines. m a i s c'est parce que tu me réponds tout le temps, que ce n'était pas encore dans le Mais, m t r tu n'as pas le choix de te répondre. Oui, t as le choix. Non, parce que si je ne te réponds pas, j a u r a i pas droit à ma dose massive de torture. OK. Donc, t a politesse, c'est dans un. But intéressé. Ben oui.、Ah, okay. Un sadomasochiste, moi, écoute. Il ne v o u r a i pas partir de rumeur, c'est une histoire.、Oh, c e s t dangereux, ça. Hey,、euh, une émission chargée encore ce soir. Eh oui, eh oui, eh oui.、Ah, que v e u t i avoir? Je...、Euh, ben, c'est ça. Regarde, il faut que ça soit chargé. La journée, ce qu'on manquera de non, stock, on se posera l e s on les questions. Il y a deux ou trois heures, ben, on les r e m p l i e Voilà. Tu as deux présentations à faire ce soir. Moi, je viens d'entreprendre une partie du dernier volet de mon spécial Death Metal. En fait, T'as ton spécial、trois. plate, Oui, ce soir. Tu es probablement le seul au monde à penser ça, <rire> Mais bon, tu as le droit à ton opinion, aussi imbécile soit-elle. Oui, moi, j'ai le droit à mes opinions avec un GN. Opinion. Opinion, c'est ça. Euh, en fait, il reste trois pièces、euh, qu'on entendra un peu plus tard dans l'émission. Mais、euh, à l'instant, il faut dire aussi que tout à l'heure, dans,、euh, je dirais quoi, une petite heure environ, quelque environ. chose o n va recevoir la formation au Plus a Nation. Et oui.、Euh, qui vont venir nous entretenir de on ne sait quoi. On ne sait quoi, oui. On, moi, je le sais, mais、bon. je ne vous le dis pas. D'accord. Donc, ils seront、euh, 15-20 minutes avec nous pour nous parler, entre autres, de la lancée d e la p r e m i è r e vidéo, je pense. Premier vidéo clip de la pièce Blackout,、euh, dont le lancement s'effectuera ce samedi. Le 10. D'accord. Donc, à l'instant, avant la pause publicitaire, on a entendu la formation、euh, Le Cousin de Sinistros, la formation Sinister. Pièce... Il est moins gentil que moi, lui. On le voit moins souvent aussi. Oui, mais c'est un, une bonne affaire. <rire> la pièce Legacy of Ashes, qui est la pièce éponyme du même album de 2010, qui est extraite de, la, du Roaster de Massacre Records. Et j'aime donc ce label-là. Oui, c'est un excellent label,、ouais. effectivement. Juste auparavant, nous avions Suffocation et la pièce Cataclysmic Purification que l'on retrouve sur Blood Health qui est parue en 2009 sur n u c l e a r Blast. Suffocation euh, qui, euh, serait dû pour sortir quelque chose de nouveau. J'imagine que ça devrait se faire incessamment. Si c'est pas d'ici la fin d'année, ce sera en 2012. Juste auparavant, Origin et la pièce Wrath of Vishnu tirée du très bon album Antithesis qui est parue en 2008、ça、sur n e l b l a s C'est assez fou, ça, hein? Ça, c'est très, c'est très,、euh, Assez c a p o t é C'est un délire.、Oui. Mais j'aime beaucoup ça. Je, je préfère cet album-là、euh, au nouveau, honnêtement. Je le trouve plus,、euh, plus fou. Plus fou. Ouais, plus concis, plus fou. Plus concis dans sa folie. Voilà.、Euh, auparavant, nous avions Blood Bath et la pièce Slaughtered Will to Live, qu'on retrouve sur le très bon album, et aussi le dernier paru de cette formation, le Fathomless Mastery, qui est paru en 2008 sur Peaceville. Et nous avons ouvert avec la très longue pièce et très brutale, Vital Remains Scorned. Je me retrouve sur Icons of Evil de 2007, Century Media, évidemment. Ceux d'entre vous qui auront manqué pour une raison ou pour une autre, et ne recommencez pas l'émission de la semaine prochaine. Et la semaine dernière. o u i vous avez manqué l'émission de la semaine prochaine. Moi, moi je voyage、la、dans le temps. Les je voyage dans le temps constamment. Euh, le spécial Death Metal, en ce qui me concerne, était,、euh, dire, évolutif, chronologique au niveau du temps. Donc,、euh, on était rendu à 2007 et on va terminer à 2011. Ce que vous entendrez un peu plus tard dans l'émission. Et moi aussi, j'aurais un album à vous présenter,、euh, ce soir, qui est la formation,、euh, Death Metal Nomad. Très bon.、Euh, avant qu'on y aille, Sinistros, avec ton premier,、euh, ton premier album retenu pour、euh, cette semaine, qui semble être prometteur selon toi? Très prometteur. Je vous invite à aller sur、euh, réanimationad.com, qui est le site officiel de l'émission, pour y retrouver, entre autres, les chroniques de Sinistros, e les miennes au niveau de la musique et du cinéma. Et vous avez dans la section spéciale aussi ce qui va être,、euh, disons, à l'affiche. On peut dire ça ainsi pour l'émission qui est à venir. Donc,、euh, comme en l'occurrence,、euh, ce soir. Et celle de la semaine prochaine. Et,、oui. et ainsi de suite. Euh, moi, j'ai vu des films le week-end dernier. <rire> tu fais pas ça, là? Ben, écoute, on avait un week-end de trois jours. Ben, on va u v o i r me payer une reine. Moi aussi, j'ai une grosse TV maintenant. Oui, être... c e s t u n e s t r o s'est acheté une grosse 17 pouces. Non, 14. Oh,、ah, excuse. -moi. En noir et blanc. En noir et blanc, à tube. Oui, ben oui, c'est sûr. Ben、ah, oui. Pas d'entrée a u d i o v i d é o là-dessus, rien. Peut-être l'année prochaine, on va peut-être me brancher le câble, là, Je vais. <rire> Euh, mais blague à part Sinistro, j'ai vu,、euh, j'ai vu le Lou, le Ronald l e l i e v e C'est pas non, moi, non, je l ai、non. pas vu passer. J'ai écouté deux films,、euh, le week-end dernier, que、euh, j'avais bien hâte de voir. Et,、euh, laisse-moi te parler du premier, parce que tu m'as posé la question à savoir, euh, si,、euh, c'était un film qui pourrait être intéressant. Parce que je sais que toi aussi, t'aimes bien les films de super-héros. Bien sûr. Bon. Eh bien, moi, j'ai vu enfin t o r Enfin, j'ai vu le film tard. Donc, as-tu eu tort de l'écouter? Non, j'ai pas eu tort de l'écouter. Puis je dois dire ici que ton jeu de mots est assez simple. Ça fait que ça n'a pas fini tard, dans le fond. b e n tout dépendant l'heure à laquelle、okay. on réécoute. <rire> je ne fais pas des pauses d'une demi-heure en chaque image. là.、Hein? Ça fait des longs métrages avec des, des trucs <rire> de l'ONF. Ça fait des très longs métrages. Ouais, faire、enfin, une saga à la, la b é n u r e avec un, un court-métrage de 6 minutes ouais, de l'Office national du film. <rire>、euh, bon. Moi, j'ai coté seulement 6.5 sur 10 parce que, ben, premièrement, Thor, c'était pas mon personnage préféré d'un comic book de Marvel, quoique c'est intéressant, mais il a toujours été un petit peu underdog par rapport à les, les plus importants, je dirais quelque part, les Captain America,、mm. les Spider-Man, les, les Hulk, les Iron Man même. C'était plus dur, peut-être, de traduire ce film-là de la bande dessinée au cinéma parce qu'il y a toute une Côté mythologique à ça qui devait pas tomber dans le cucu, hein? Non, c u c u l Quand on parle d o d i n et compagnie, o n s e n t e n d qu'on. C'est pas un gentil-gentil, ça.、Là. Ben,、euh, c'est pas supposé, ben, mais c'est pas un vilain-vilain non plus dans le film.、Oh. C'est Anthony Hopkins qui l'interprète, puis honnêtement, j'aime beaucoup Anthony Hopkins, puis j'ai trouvé un peu poche là-dedans.、Okay. C'est un rôle secondaire, il faut en convenir, mais je l'ai trouvé un petit peu、euh, délavé, disons. Le, l a c t e u r qui, qui l'acteur principal, Chris Asworth, qui joue le rôle de Thor, campe très bien physiquement le personnage,、euh, je veux dire, physiquement,、euh, l'allure, le comportement. Mais je trouve que l'histoire est un petit peu faible, honnêtement. J'ai trouvé, c'était une introduction, je le sais parce qu'il va en avoir d'autres, fallait camper le personnage, comment que ça s'est passé qu'ils s'en viennent sur Terre et ainsi de suite. Mais j'ai trouvé l'histoire un peu faible. Euh, puis, c'est,、euh, Nathalie p o r t m a n qui joue là-dedans, qui faisait la reine à New a o r k Oui, oui. oui, oui.、Euh, c'est ça je m'en allais te poser comme question.、Euh, As-tu réussi à se sortir de son rôle d'amidala? J'ai mais... trouvé très poche. Bah.、Bon. J'ai trouvé très poche. Fait que. Mais c'est un film divertissant. Il y a quelques bons p u n c h s rigolos à certains endroits qui sont volontaires.、Euh, comme lui, écoute, c'est un barbare. Il arrive ici, là, puis il commande une, tasse de, une autre tasse de café parce qu'il aimait ça. Ben lui, il la jette à terre pour dire qu'il aimait ça, là. Il la casse. C、Était très drôle.、Bon. Mais、euh, ce s t pas le meilleur film de super-héros. Honnêtement, ce s t pas le meilleur. Par contre, on s'est racheté ici en écoutant quelque chose de vraiment, mais vraiment bon qui est aussi issu de l'écurie e Marvel. Et je parle ici de X-Men First Class. Ça, j'ai vraiment <coughs> hâte de voir ça. Et tu fais bien. Parce que c'est vraiment une préquelle qui se passe dans les années 60, en fait, 61, je crois. <coughs> les débuts de Magneto, tout, non?、Euh, ben, en fait, oui. À la fin du film, c'est les débuts de Magneto.、Euh, c'est,、euh, vraiment les débuts de Charles Xavier.、Euh, c'est vraiment les débuts des premiers mutants qui sont sur Terre.、Euh, qui se découvrent des pouvoirs sans savoir qu'est-ce qu'ils ont. e、euh, t bon, peu à peu, Charles Xavier, qui lui-même est un mutant, e、euh, t qui étudie énormément dans ça, commence à les rallier tranquillement pas vite sur leur premier affrontement contre un mégalomane. Euh, on voit un peu la dissension qui va se produire entre, e n t r e celui qui deviendra Magneto et Xavier, qui étaient de bons amis initialement, pas、bon, pour X raisons. C'est vraiment bien fait, h i s t o r i q u e m e n t parlant, si t a s un X-Men, tu vas aimer ça parce qu'ils vont te montrer vraiment des aspects au cinéma, si tu veux, et non pas dans la BD, mais vraiment en images que tu, que tu ne soupçonnais pas.、Mmh. Les effets sont extraordinaires, mais le jeu des comédiens est très bon aussi. Le jeu du comédien est très bon. Kevin Bacon fait un excellent méchant là-dedans. Puis moi, j'aime pas Kevin Bacon, mais il fit très bien comme méchant. Il est très arrogant, il est très suffisant. Ben, il est comme ça dans la vie. Probablement、hein? que ce n'est pas un rôle de composition. Mais X-Men First Class, moi, je l'ai coté 8,5 sur 10. C'est bon. C'est excellent, c'est à voir, et、euh, c'est probablement un des meilleurs de la saga. Ben, ça promet. Oui. pis, truc intéressant, il y a un p'tit e caméo avec Yo Jackman à, à, à, alias Wolverine. C'est vraiment drôle p u i s c'est un p'tit e clin d'œil qui nous montre, en quelques secondes, pourquoi il a pas été retenu initialement, f a u repartir des X-Men. Fait que, c'est très bon. Un film, peut-être, qui va être à retenir,、euh, c'est,、euh, Don't Be Afraid of the Dark, qui est un film relativement intéressant parce que c'est Try and Exit qui l'a fait, ma hum, collaboration avec Guillermo del Toro. C'est pas un nouveau venu dans le cinéma fantastique. Ah, non? Non, non, c'est un deuxième venu. Ouais, c'est ça, mon avis, c'est un deuxième.、Euh, c'est un remake d'un téléfilm de 1973 qui, selon Guillermo del Toro, était le, le film qui, qui l'a, u i a influencé. Le fait et, le plus、euh, freaky. o、okay. k Donc,、euh, Don't Be Afraid of the Dark,、euh, c'est présentement. J'ai vu une couple de previews, puis. Je suis pas sûr. Je suis pas ouais, sûr. Peux pas... Moi, je suis allé voir les previews, moi aussi. j a i pas fait encore. Je n'ai pas,、euh, pas d'idée préfète ou quoi que ce soit. Je me dis, b o n Ça a n n o n c e pas, mais des fois, ces films-là、euh, sont surprenants. C'est en salle présentement. Aucune idée si c'est en salle dans la région trifluvienne. c trifluvienne.、Euh... Oui, oui, je pense q u e c est l e au fleur de l y s b o n c'est possible. Donc, ça va être un film probablement auquel on devra s'intéresser. 19h48, Sinistro, j'ai parlé outre ce que j'aurais dû faire. Comme d'habitude. Ben, ouais, mais regarde, je suis fort intéressant, fort convenu. s t r blablabla. Oui, c'est ça, tout très impoli. Que tu me proposes comme premier. Ce s t pas de tes affaires. b e n c'est ça. On va te couper ça red e s on va continuer du d e b t m e t a l Ce sera pas long, tu vois. Moi, tant à mettre <rire> du d e b t mette, m é t mette, m a r d du d e b t mette, t r a s h i n g Ben oui, m e t t r e quoi,、là? Formation américaine,、euh, précisément de Boston, qui s'appelle Revocation. Revocation, si、ouais. jamais, je pense qu'on les a vus ici à Trois-Rivières、euh, il y a quelques années. Ça se peut-tu? b e n je dirais que tu te trompes pas. Ça ne serait pas de métal ou fesse ou quelque chose du genre?、Euh... C'est fort possible, oui. C'est très fort possible, hein, si je ne me trompe ben, pas. Ben, tu sais, Sinistros, toi et moi, il y a des choses sur lesquelles. Notre disque dur n'archive plus à un certain moment donné. Il y a un délai automatique qui se fait. Ça arrive. Ça peut être parce qu'on enregistre pas assez d'informations. Non, il n n a jamais assez. Il y a un récyclage qui se fait. Parce qu'on a chacun un disque dur de 6 gigs chaque. Oui, mais c'est parce qu'il y a encore pour l'année de conception. On est des vieux d i s q u e u s sûrs, nous autres. C'est ça. Mais c'est fort possible qu'il soit venu ici. Il me semble que oui. En tout cas, toujours est-il que le plus récent album qui a pour titre Chaos of Forms. qui e Sorti t s le 16 août dernier, le jour de mon anniversaire. Ce、eh oui. Relapse Record est un excellent album qui s'écoute de A à Z, puis c'est une vraie claque dans le front. Ah oui. Ça, c'est、euh, un death trash avec des passages un peu、euh, progressifs années 70. C'est、ah oui. très spécial. Moi, j'ai adoré ça.、Euh, J'embarque là-dedans, 100 000 à l'heure. Sans plus tarder, on va entendre 5 pièces de l'album.、Mm -hmm. On va partir avec la pièce qui s'appelle Cretin. Voici Revocation et l'album Chaos of Forms. Go!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 Procure-toi ton passeport pour le festival Envoi l e Macadam et viens d é c ouvrir plus de 60 b a n d s provenant de 15 pays, dont Rise a a n t I e a u i s t e l a s s d o n d et plusieurs autres qui t'en mettront plein les oreilles. Le festival Envoi l e Macadam en collaboration avec Avière Tremblay du 29 septembre au 1er octobre à Québec. Procure-toi ton passeport trois jours sur e n v o i l e m a c a d a m c o m Avant que je connaisse l'Odyssée Sonorisation, mes spectacles sonnaient comme ça.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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. 9 9 n g t h 1 1 o n on a pris un petit peu de retard, mais on est désolé.、Euh... On est allé faire une petite sieste, fait qu'on a laissé échapper tout ça. Non, en fait, on était un petit peu en retard, mais c'est quand même pas de notre faute, c'est la faute de Sinistro. Eh oui, tout le temps, tout le temps. Alors,、ouais. euh, on vient d'entendre le plus jeune des frères, Kation,、euh, euh, avec、ouais. Revo. C'est le frère a s u f o Revo Kation, avec l'album Chaos of Forms, qui est paru le 16 août 2011, sur Relapse. On a entendu、euh, Conjuring, a Cataclysm, a Dissolution Ritual, Harlot, Cradle Robber et Cretan. C'est, quant à moi, un excellent album qui fera partie de la revue 2011 de réanimation. Ouais, c'est très cool. Qui, cette année, ça du durera un mois et demi.、Euh. Un mois et demi, ça, c'est quand <rire> ça, ça, ça va bien. Ça va bien. Vraiment, on s'enlève faire une, une, une revue de 2011 qui va s'étendre sur 2012. Ouais.、Euh, ben, moi, j'ai trouvé ça très cool. o、oh, u i c'est très bon. Ouais, j'aime beaucoup les le... petits passages progressifs. Ouais, ouais qui qu frisent quasiment des fois le psychédélique. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est vraiment cool. Euh, ben, c'est maintenant affiché officiellement qu'elles seront les. C'est plate. <rire> q u e s e r o n t les formations qui se produiront dans le cours chez vous? Oui, dans le cours chez moi, oui. Oui, pis c'est sûr, chez vous, ça va être plate. Ben, c'est vrai. On parle des bandes comme Slayer, Exodus. C'est plate.、Respectant. Non. Le, le, le, le, le départage. Départage. Voilà,、oui. des,、euh, des formations qui seront au Trois-Vières Metal Fest 2011. Et、euh, comme suit, le vendredi 14 octobre, vous pourrez voir、euh, la bâtisse industrielle Gilles Villeneuve les formations suivantes Soit Andesner, Calter, Les Écorchés, Benleaf t h Massacre, Carnifex, Atheist et Nepalm Death. Et tant qu'au samedi 15 octobre, et ce toujours à la bâtisse industrielle Gilles Villeneuve, vous pourrez voir Mass Murder Messiah, que je ne connais pas. Euh, insurrection, l'esprit du clan, blind witness, cryptopsy, sacrifice et cavalier rack conspiracy. Le prix des billets est celui-ci. 40 dollars par soir individuel, soit le vendredi et le, et ou le samedi. Et,、euh, pour le forfait deux soirs, au coût de 70 dollars. Je pense qu'il y a une formation où... Pff, je vais essayer de la trouver pour voir où sont les, Billets en vente à nos points de vente maintenant. o u i ok, c'est où, ça? Trouvez-la! Je n e sais pas. Billets, points de vente,、ah, d'accord, voici.、Euh, vous pouvez les acheter directement sur le site de Trois-Rivières Metal, probablement via PayPal, parce qu'on voit ajouter au panier.、Euh, musique Daniel Côté, qui dit ç Trois-Rivières au 1645 Royal. Montréal,、euh, chez Profusion, au 1843 Ontario-Est, Québec, Vision Rock, c'est le nom que je cherchais、Vision、la semaine dernière, qui est à la place Laurier, Drummondville, Disque et r u b e n qui est au 104 rue euh, Marchand. Euh, donc, ce sont les,、euh, les points de vente physiques, et vous pouvez vous les procurer, euh, comme, euh, je le disais, là, directement en ligne sur l'essai de t r o i s v e è r e s m é t a l Donc,、euh, ceci étant dit pour le Metal Fest, ça s'en vient grand pas. Dans, en fait,、euh, je dirais un mois, un petit peu moins qu'un mois et demi. Ouais, un petit peu moins. Petit peu moins.、Euh, donc, on, nous aurons l'autre chronique spectacle pour l'extérieur de la région、euh, un petit peu plus tard dans l'émission. On va poursuivre immédiatement avant la venue de nos petits compères、euh, d'ici, je dirais peut-être une demi-heure,、euh, au PlayStation. On va continuer avec、euh, la fin de mon spécial Death Metal. Eh, t'es même pas g a y Ben, je s a i s je suis pas g a y <rire> Je peux pas. Fait qu'en place, de... on va continuer avec、euh, le bol choy. Ah, pas le bol choy.、Euh, non, pas le bol choy. On mangeait des bok choy pour s u p p r i r Ouais. Si ça, c'est comparable au bol choy, je peux te dire que nos amis.、Euh, ils doivent être p dans ça qu'ils les font. Ils ont changé un petit <rire> peu de style. <rire> Non, on va commencer. e n en fait, j'ai dit trois pièces tout à l'heure, mais c'est faux. Il en reste quatre. Donc, quatre formations qui sont les suivantes.、Euh, Abyss Small Down, c'est trois formations de, de, quatre formations, pardon, de 2011, soit du temps passant. Parce qu'on a conclu tout à l'heure 2010 avec Sinister. Non, Abyss Small Down, on va entendre d e s i d e qui était une demande de John Soper. Mais, en fait, e u c'est pas exactement la pièce qu'il avait demandé parce que、euh, il voulait avoir te son tente album. Tente de... non, parce que ça rentrait pas dans l'année de l'album que j'avais choisi. décaper les tubs sur le dernier album où j'ai ça, on a entendu une pièce la semaine dernière, mais ça valait la peine de le, re-souligner,、euh, cette semaine. Et, e x h u m m là, j'entends déjà, mais e x h u m c'est pas du death metal. Non, c'est vrai, e x h u m c'est du glam metal. Ouais, c'est ça, du glam metal. Non, e x h u m c'est plus. du flam du... metal. o u o i <rire> q i C'est plus du gore, grind, mais il y a un très gros aspect qui est death metal. d o n c s'entends-tu que c'est g o r e g r i n d normalement? Ben, ça à, part tout du death. C'est assez mort, hein? Oui, c'est、ouais, ça, mais ça part tout du death metal anyway. Quand t'as des t r i p s ça s p h a l t e là, c'est parce que t'es pas très vivant, mais. C'était pas mal death. C'est pas mal ça. Donc, allons écouter immédiatement Abyss Maldown et la pièce que je déteste prononcer: Pixelated Ignorance. Pixelated Ignorance. Oui, ce qui te qualifie pas mal bien. Eh oui. Yo!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 Vestibule Samedi vingt et une heures. Myspace.com. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Well, 20h36, vous êtes toujours à l'antenne de réanimation sur les ondes de Sifo 89 1 FM, puis non, j e me suis pas débarrassé de Sinistrose. Malheureusement pour toi. Effectivement. J'ai changé un petit peu le playlist de cette fin de spécial death metal. T'as bien que, fait. Bah, t'es pas gêné, toi. <rire> parce que j'ai décidé de remplacer Exium par Nader Sadek. Puis je pense que c'était un bon choix.、Mmh. Oui. Ça, ça voyait pas mal dans le top 10 de l'année. Ah,、hein? ça, c'est clair. Nader Sadek, formation qui existe depuis peu, avec un seul album qui porte le titre de simplement In the Flesh. C'est très bon, très, très bon. e、euh, Ban, qui est, e、euh, n en fait, la pièce qu'on a écoutée, c'est p e t r o p h i l i a C'est la première pièce que t'avais passée,、ouais. je pense, quand t'as présenté l'album. C'est très, très bon.、Euh, formation qui est formée, entre autres, de Steve Tucker, ex-Morbin Angel, de Flo Muni, o e r Cryptopsy. e、euh, t Ron e r i k s o n qui est de a r a Noir n et e x m a y h e m aussi. C'est l'espèce de concept,、euh, à u alentour des... des de, ouais, c'est ça. r l du des, Exploitation du pétrolière. Et le bonhomme qui est, de, qui est derrière tout ça, qui est au niveau de la direction et conceptuelle, c'est、oui. Nader Sadek. Ben, lui, il faisait des m a s q e s pour Mayhem pis des gosses、ouais. comme ça,、ouais. Effectivement. Mais je suis en p ê t i e Moi, je trouve que ça donne un produit qui est excessivement parfait. Oh, c'est parfait, parfait. C'est、oui. vraiment oui. hot comme、euh, Brutal Death Metal. J'adore ça.、Euh, juste auparavant, nous avions d é c a p i t a t o r de la pièce United que l'on retrouve sur Carnival s Forever, qui est paru il y a quelques semaines encore sur Nuclear Blast. Euh, c'était précédé de d a y s i d e et la pièce Witness of Death, tirée de To Hell with God, dernier album de cette formation. 2011 sur Century Media, on a ouvert avec、euh, a b y s Mal Down et la Mose, de pièce qui est、euh, pixelated <rire> ignorance, c e ça, voilà. Donc,、euh, ceci étant dit,、euh, chose dite, chose promise ou à peu près, dans notre cas, Mais cette fois-ci, celle-ci sera. On a avec nous deux membres de la formation o p l a s s Nation et je te laisse nous les introduire, c h e r g o b e l i n p e s t i l e n t i e l Bien, o p l a s s Nation, bienvenue ici. y、yeah, e Salut les gars. Salut, enchanté. Merci de nous recevoir. Plaisir.、Euh, la formation existe depuis assez longtemps, vous autres? Oui, ça fait déjà 12 ans, ça ne nous régénie pas. En tout cas, pas moi. C'est une gang de vieux. <rire> Depuis 98 qu'on roule, là. Mais c'est de la même formation depuis le début,、ou? Non, c'est ça, là. En 12 ans, je te dirais,、euh, on est trois dans le band.、Euh, moi, l'autre guitariste, puis les chanteurs qui sont là depuis le début.、Euh, c'est plus le côté、euh, drum-bass, qui a changé、côté、souvent. Oui, qui、ça. a changé souvent. Je vais juste demander les、côté、gars de vous présenter.、Oh, oui, moi c'est Louis. Présentez-vous, puis dites quel instrument vous jouez. Moi, c'est Louis, je joue de la guitare. OK. Moi, c'est Steve, je joue du drum. D'accord. Ah, c'est toi qui a remplacé le drummer? Ouais, ça doit. J'imagine que le drame, je v a i s du drame. Non, mais c'est ça. c'est parce que La dernière fois que je t'ai vu, tu m'avais dit que le drame venait de lâcher où t'es parti pis que là, ça te mettait un peu dans une position. Ah, non, non, non. Là, par exemple, non, ça, c'était X-Trig. Ah, OK, X-Trig. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ben oui. a s Ben oui, a s c'est vrai. T'as raison. Non, c'est pas ce c a s t e u r Il joue à peu près 50 bandes, les gars. Ah, ouais, p e t i pute. m a i Gavinette, non, c e p a Non, c'est pas ça. Bon,、euh, ben, vous avez sorti un album en 2009 qui s'appelle Built From Scratch.、Ouais. La question mortelle.、Ouais. Pourquoi avoir attendu si longtemps à sortir un album?、Euh, ben, parce qu'il est arrivé bien des affaires, comme je te dis, il arrivé, en 12 ans, il est arrivé bien des changements dans le band et tout ça. Puis,、euh, dans le fond, quand on a commencé à écrire cet album-là, c'était à peu près au début de 2008. Puis,、euh, on venait d'avoir des nouveaux membres, tu s a i C'était, ils venaient d'arriver. Fait qu'on a profité à ce moment-là, on s'est dit, on va prendre le temps comme il faut d'écrire. Parce que là, on avait déjà dans la tête, on voulait faire un vrai album, cette fois-là, Tu sais, on voulait mettre gros de l'argent pis u du temps. Fait q u on s'est dit, justement, on va prendre le temps. Fait que pendant un an, quasiment, on n'a pas fait de show. On s'est juste concentré sur écrire les tunes le mieux qu'on pouvait. Pis u rentrer en studio après. Pis u après ça, on s'est dit, on va commencer à faire des shows pis tu sais, on va r a m e n Pour présenter l'album, Ouais, c'est ça. ça. Fait que,、euh, c'est, c'est de vrai ça qu'on a fait. Fait que c'est pour ça que ça a pris du temps un peu avant de... c'est -ce que... un résultat assez,、euh... Ben, c'est ça, on a retrouvé que ça avait la peine oui, ouais, vraiment à l'eau parce qu'on est très fiers de l'album. On、oh, l'a fait passer une couple de fois ici, l'album. Ah ouais, donc, merci. b e a u c o u p Mais, mais, tu disais, Louis, que vous aviez pris comme une espèce d'année de, de réclusion pour travailler sur l'album, sur l'enregistrement.、Mm -hmm. e、euh, s t c e que tu penses que c'est un processus qui, qui est suffisamment payant, entre guillemets, pour le refaire、mm -hmm. régulièrement? ou c'est parce que là, vous, v o u l i e z vraiment vous donner une bonne partance? Ben, c'est, c e t m i t un peu pour les deux raisons, mais je te dirais, c'est pour avoir une bonne partance, parce que, en partant, quand t'as des nouveaux membres qui arrivent dans ton band, pas qu'ils sont moins intéressés à jouer le vieux stock, mais ils veulent pas, tu sais, l s sont plus intéressés à, à sortir du nouveau stock, tu a s à écrire、ouais. des nouvelles tonnes. Oui. Fait que, tu sais, on se disait, tant qu'à ça, tu sais, tant qu'à forcer le monde à jouer des vieilles tonnes, que, tu sais, bon, il y a peut-être plus ou moins le goût de jouer, ben, on s'est dit, on va tout de s u i t'en e partant, faire du nouveau stock, pis, tu sais, commencer nouveau. pis, tu sais, ça faisait déjà un bout qu'on était comme ça à la glace au moment où on a commencé à écrire cet album-là. Fait qu'on s'est dit, tu sais, ça va être un moyen aussi, d'où là, un peu le titre, le Bill from Scratch, de revenir un peu, de repartir un peu à zéro, si tu veux. o、okay. k Fait que c'est pour ça qu'on s'est vraiment dit, là, du garde, on va écrire des t u n e s on va, ça m a r c h e i pour q u e l s soient vraiment bonnes à notre goût, on va les taper après. Pis là, après ça, on va, on se torcher là, c'est, sur les shows pis tout. Mais je pense que ça a été une belle expérience.、Euh, si on en fait un autre album, je pense qu'on va procéder sûrement de même un peu, Peut-être qu'on, Peut-être pas qu'on va arrêter de faire des shows, on va p o g n e r les bonnes opportunités.、Là. OK. Mais comme je te dis, on va vraiment se concentrer. Là, Mais pas sur... faire des shows pour faire des shows. Oui, c'est ça.、Ouais. Tu sais, ça va être vraiment. Là,、euh, si on a des bons deals ou des bonnes opportunités, on va les prendre. Mais comme je te dis, là, on va vraiment se concentrer sur l'écriture.、Euh, Bien, on sait. Ça à... a donné un bon résultat la dernière fois.、Là. OK.、Euh, entre le... Parce que le ban, ça fait quand même un certain nombre d'années q u i existe. 12 ans.、Mm -hmm. 12 ans. Entre ce que. Parce que. De la formation originale. e n t r e ce qui se faisait il y a 12 ans, ce qui se fait aujourd'hui, est-ce、euh, qu'il y a une ligne de conduite qui est restée ou vraiment vous avez pris un virage là, radical vers un ben, style totalement différent? C'est sûr, au début, on a commencé pas mal punk rock、euh, hardcore, comme bien des b a n d s de, de cette époque-là, puis q、okay. u à n o t r e âge. Euh, mais、euh, c'est sûr qu'en faisant cet album-là, on a pogné un tournant un petit peu plus métal. Mais、euh, je pense que c'est dans Parce que c'est sûr, tu sais, en 12 ans, a i s on a vieilli aussi, tu sais, les goûts musicales changent, on a t o u t le monde qui sont tous, e u tu sais, on écoute gros du métal, gros du hardcore, mais en même temps, on est intéressé par toutes sortes de musiques, là, on est vraiment dépassionné de musique, je pense, dans, dans, le band.、Okay. Là, fait que, tu sais, c'est, c'est sûr qu'à un moment donné, t notre musique a grandi, il veut, veut pas, il y a d'autres,、euh, il y a d'autres influences qui viennent se coller, pis tout. Fait c'est sûr que cet album-là, Bill From Scotch, a sorti plus le côté métal, malgré que je trouve que quand même des côtés, h、euh, a r d c o r e quand même, c'est bas, t a i s on a des breakdowns. Tu s a i l y a des petits éléments, quand même, qu'on a gardés,、mm -hmm. Mais c'est sûr que nos deux premiers albums, parce qu'on avait sorti un album aussi en 2002, on a sorti un autre album, un EP, en vrai, en 2004. Pis u eux autres étaient pas mal plus, h、euh, a r d c o r e orientés, si je pourrais dire. o、okay. k Mais,、euh, le fait que Steve est arrivé, justement, en 2008, pis, u、euh, dans ce temps-là, on avait Christophe Joseph à la base. Eux autres, il y avait des influences plus métal. Fait que c'est sûr que, t i ça ressortit plus dans les tunes, dans... Steve est plus métal qu'hardcore, ou,、euh... Ouais, ouais. u、ouais, ouais, euh, n petit peu plus, ouais. Mais ouais. sauf que j'ai une, une grosse influence d et o u t punk rock. Fait que le côté au place nation, tu sais, moi j'aime ça.、Euh, quand ça r e n t e peu importe la complexité de la patente au pays,、okay. mais tu sais, quand que ça te calisse, tu sais. Je <rire> pense que c'est ça qu'on essaie de faire. C'est in、là. your face.、Euh. Ben l tu dis que t'as des influences qui sont punk, qui sont punk rock. Toi, Louis, tes influences principales sont lesquelles? Ben, c'est sûr à dire, comme je te dis, moi, je suis un, un méloman de musique, j'écoute de tout, là, de la musique classique jusqu'au、euh, death metal,、là. il y a vraiment de tout.、Là. Mais je te dirais, mettons qu'on se concentrait juste sur le metal, tu、euh, bon, j'ai 30 ans, fait que c'est sûr que j'aime les classiques, là, Metallica,、euh, Fanfini, Anthrax.、Là. Ok.、Euh, mais en même temps, il y a des groupes, là, depuis, la scène,、euh, depuis les années 2000, il y a des nouveaux groupes aussi que j'adore, comme, mettons, Lem of God, g o d z i r l a Ok. Ouais.、Mmh. Comme je te dis, on est tout le temps. On est tout le temps intéressé par tout ce qui sort, les nouveaux courants, p i tout ça, là, On est, on est très influençable, si je pourrais dire, <coughs> J'ai une question vite comme ça. J'en profite pour、euh, la poser à des musiciens.、Avez、vous l'impression, vous autres, que le métal, en généralement, est assujetti par une mode, maintenant? <rire> ben,、ouais. moi, je pense, d e p u i s C'est drôle, parce que moi, quand j'allais au secondaire, il y en avait comme pas p a n t o u t de métal. Tu a v a i s de la misère à trouver une émission de métal, la musique plus, ou, e tu sais, même. a i s l y a beaucoup moins de diffusion, e f f e c t i v e tu. o u s c u t v r a n o s quand on était plus jeunes, il y en avait. Il y en avait plus. Ouais, c'est ça, tu sais. Des années 80, c'était vraiment fort. c a n d Les années 90, ça. Mais là, depuis les années 2000, on dirait, ça u il y a comme eu un regain, s u r t o u t je trouve, depuis qu'il y a eu le film, euh. Alors, Eddie Gers. o u a i Ça, vraiment, je trouve, ça a donné. On dirait, à partir de là, le monde a comme eu moins honte d'avouer Qui aimait le métal. Maintenant, <rire>、okay. genre, on dirait que tout le monde s'affiche de plus en plus a s t o r depuis qu'il y a ce film-là, je trouve, personnellement. OK. Mais je trouve a s t o r ça. Non, je trouve que ça, ça se débrouille de plus en plus mieux. Puis il y a tellement de style à c e t o r C'est tellement rendu big a s t o r que, justement, il y en a tellement pour tous les goûts.、Ah, C'est Tu peux même plus catégoriser ça métal, parce que, tu sais, il y a tellement de styles, il y a tellement d'affaires qui arrivent en ligne de compte, là, c'est, non, c'est rendu vraiment de plus en plus b i a e n écoute, le métal, aujourd'hui, il y a des bandes métal qui vont chercher une influence des bandes psychédéliques des années 70 aussi, tu sais, je veux dire, il y a rien, rien à s e c r i r e rien à s'opérer, là. À un moment donné, les, l'ouverture et comment je pourrais dire ça, les barrières sont brisées, parce que c'est plus juste, il y a plus juste du trash, il y a plus juste du heavy, il y a plus juste du dead, il y a plus juste du black, il y a toutes sortes, il y a du groove, il y a, tu sais, il y a toutes sortes de trucs, i a s bandes qui m é l a n g e t o u t t a s du progressive metal, t'as、ah, des bandes dead qui vont chercher des éléments de progressif, des éléments de, de, de, de groove, n'importe quoi. Fait que, non, je pense que c'est peut-être une bonne chose. Quand je posais la question, ce que tu penses, ce que vous pensez que c'était une mode, c'est que je me suis rendu compte que, principalement au Québec, dans, depuis un certain nombre d'années, à u moment donné, les bandes faisaient tout du technical death metal.、Mm -hmm. Après ça, les bandes sont allées plus vers le core. Après ça, les bandes ont a l l é plus vers le, le, le, le death core. Oui, ils、euh, suivent toute la vague. Là, ouais, là, oui, c'est ça, c'est ça. C'est peut-être dans cette, peut cette optique-là qu'était ma question, mais bon, peu importe. De toute façon, je pense que tout devient une mode à un certain moment donné. Vous avez un show qui, est en, qui, qui va se commettre、ouais. bientôt. <rire> ça va être en fin de semaine, le 10 septembre.、Euh, euh, oui, oui, oui. 10 10 octobre, oui, oui, oui. <rire> à l'appart,、euh, sur la Rue Royale, le t r o i s à 3h. Ça va être un show, qu'on va profiter pour faire le lancement de notre vidéo clip, parce que, Vidéo clip qui a été réalisé, tout récemment, je pense. Ouais, on a fait au début de l'été avec l'équipe, LTSP p r o d u c t i o n Ouais, merci, s t e v e C'est les mêmes qui ont fait la vidéo de Beyond Atrocity, je pense. Ouais. d a n fond, c'est le même qu'on s'est rencontrés un peu, parce que, au lancement de l'album de Beyond Atrocity, on a fait la première partie. Puis, après notre... C'est drôle, samedi, c'est le contraire. Ouais, c'est ça. On est bien chaud avec eux autres, c'est pour ça. Une excuse pour faire des shows ensemble, ça. Pis,、euh, c'est ça, au, au lancement de Beyond, on, on, avait parlé avec les gars après le show, pis u ils étaient ben i intéressés à faire un clip avec nous autres. Pis u nous autres, en même temps, on, on, on venait de voir c e l u i l à de Beyond, pis on avait bien aimé leur travail, on trouvait q u i l é t a i t très p r o f e s s i o n n e l p u i s i l é t a i t très e n t h o u s i a s t e aussi. Okay. Ils p a r l a i t déjà,、euh, ils a v a i t déjà des, des, bonnes idées avec nous autres, i l d i s a i t c'est eux autres qui ont eu l'idée des zombies, p i tout ça. o k o k parce que c'était un clip conceptuel. Ouais,、là. les gars sont arrivés avec,、euh, ouais, c'est ça.、Euh, les gars sont arrivés avec une idée,、euh, quand même assez. Bien, pas d é f i n i mais les autres, ils voulaient travailler avec、euh, réalisation avec des zombies.、Là. OK. Puis, tu sais,、euh, c'était quand même. Tu sais, C'est ça, vu que tu dis conceptuel, là, c'était plus touché, là, parce que là, il fallait.、Mm -hmm. Tu sais, c'est pas comme juste des images, tu sais, que tu joues d'une cour ou quoi que ce soit. Non, non, non, non, là, t'as tout e l e s p e c t réalisation et rentrer dedans. Ça fait que.、Euh, Euh, on a quand même tout travaillé fort là-dessus, pis, u、euh, le résultat, ben, tu sais, nous autres, n on, on non plus, c'est pas,、euh, tu i c'est, c'est over the top, là. On est quand même pas du monde qui se prend vraiment au sérieux dans qu'est-ce qu'on fait, o、okay. n fait du,、euh, du métal parce qu'on triple, Parce que vous aimez ça, l C'est ça.、Sûr. Mais, tu sais,、euh, fait que, C'est zombie, mais ça sera pas à faire peur à du monde, non, non,、euh... Vous pouvez t o u s vous présenter là. <rire> non, mais le but est peut-être pas de tourner un film d'horreur. Le but est peut-être d'avoir un concept qui va être, qui va être intéressant pour la, pour le bal, mais pour la pièce aussi. Ouais, ben, ça、hum. fait vraiment et tout. Ça m o n t e、euh... En, en bout de ligne, ça montre à, à quel point、euh, ça nous rend envie de jouer de la musique. Oh,、Vous、OK, i l y a un petit message en arrière de、ah, ça. OK,、ah, ben ouais, ça.、Ah. <rire> ouais, peu, ouais, on va quasiment verser d e larme. o u i s o n va prendre、ouais. une pause.、Là. Mais ça a été une belle expérience. En tout cas, on,、euh, on adorait ça, faire ça. m a i s juste une question technique comme ça. Quand je, ça ne m'est jamais arrivé, je ne sais pas, je n'ai pas vécu. Tourner dans un clip, -tu, ça devient-tu quelque chose de. Je dirais, OK, on coupe, on recommence ça, on prend cette bout e là, puis là. C'est、ah, ça, c'est gros du travail. l OK.、Sûr. Qu'est-ce que j'ai trouvé, moi, surtout, c'est comme tu disais tout à l'heure à propos de conceptuel. Tu sais, c'est que là, maintenant, tu tournes un clip. Tu sais, il y a des parts d a n s le clip où on nous voit jouer. Tu sais, on nous voit t r é e é sur le stage. Puis là,、okay. tu, sais tu sais que tu fais un clip pareil. Fait que, tu sais, tu te donnes. Mais、okay. quand que. Parce que les boots live étaient pas... étaient des boots qui ont été tournés pour le clip. Ouais, ouais, ouais,、okay. c'est ça. Tu fais un tourne qui joue en background. puis tu... Sais. Ouais, ouais. Ok.、Ouais, okay. C'est ça. Fait que là, tu sais, tu te donnes pour le. Mais tu sais, c'est quand même.、Euh, c'est le genre de, a c t e qu'on acte le mieux. o、ouais, u、euh, i c'est sûr. Un musicien, c'est、ouais. un stage, tu sais. Mais là, vu que c'était conceptuel, conceptuel de, de tourner des, euh, tu v n a comme un personnage, un peu, à jouer、okay. là-dedans. Là, ça devient plus, là,、euh, f a i r e la, C'est、euh, plus théâtral. C'était out, là. Puis, là, ben, on s'est rendu compte qu'on n'en a jamais fait de ça, d i c donc. Ah non, mais on a fait de notre mieux, puis on a bien triplé à faire. Bien, le ça. principal, je pense, c'est que vous ayez aimé l'expérience. Puis, probablement que ça, ça vous a peut-être, je ne v a i s pas m'avancer, mais ça vous a peut-être amené, cette expérience-là, des clips, vous a peut-être amené un, un, un, un aspect supplémentaire, justement, comme tu le disais très bien, théâtral. Vous allez peut-être pouvoir transposer live, l à quelque part aussi, là. Ouais, ben, on, en tout cas, ça se peut q u o là, e vous voyez que c'est 5 piastres、si、et vous arrivez d e s g u e vous t s zombie s au clip, là. Ça fait que ça se peut que nous autres et tout, on transpose bien live.、Euh, ah! Ben, c'est ça, le show aussi est, le show d a n f i n d e semaine est thématique un peu,、là. Si vous vous pointez en zombie, ça vous coûte rien que 5 piastres. Puis, vous pouvez pas vous pointer, déguiser, ça vous coûte 10 piastres. Puis ceux qui、Ils、sont, sont vraiment、cent. morts, c'est-tu gratuit? <rire> ouais. Ben, <rire> s'ils sont vraiment morts, là.、Euh, on peut non, ouais, Même que si le mort, il amène un de ses chums, là, lui, il te rend g r <rire> a t i f On peut se charger de faire une c o u p e de morts. On donne un e c o u p e de chums qui sont morts, là. g a n g de malades.、Euh, ben, écoutez, les gars, on va aller écouter.、Euh, justement, je vous laisse présenter la pièce qu'on va écouter t i r e r de votre album. Ouais, vous allez écouter、euh, la Tone Blackout、euh, sur les ondes de C'est f o u C'est parti. Nous sommes de retour 20h56 avec Steve e l e w i s de Hopeless Nation. On vient d'entendre、hey. d'ailleurs une de leurs pièces que je vous demande de nous rappeler le titre. Blackout. Ça, c'est la pièce du v i d é o c l i p Oui. C'est la、ça. pièce du v i d é o c l i p c'est ça.、Mm -hmm. Donc, ça, ça va, être, ça va être sorti officiellement ce week-end. Mais dans le fond, on va la présenter en p r i m e u r e au show.、Okay. On va la présenter sur un écran. Pis,、euh, après ça, à partir de ce moment-là, il va être diffusé pas mal partout. Vous allez voir sur YouTube, sur, u h p a q u e t de forums, là, sur Internet.、Okay. Euh, Facebook, là, ça va être,、euh, partout, sur le net, là. p a r t a g é p a r t a g é p a r t a g e Avez-vous l'impression, les gars,、euh, vous avez peut-être pas, peut-être pas des v i e u x comme nous autres, là, mais nous autres, à l'époque, on faisait e n encore un peu, mais qu'on faisait plus de musique activement. On n'avait pas ces moyens de diffusion-là, le net existait pas. C'était、euh, plus dur. Il n'y avait même pas、dur. de CD, les gars, à l'époque. Non. i n'y avait m e s ça. C'était u s t e cassette. Oui, v e n i l e cassette, c'est、ah. tout. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques du Web, ces choses-là, ça donne beaucoup plus de facilité au niveau de la diffusion, puis de la publicité, puis de la promo? Oui. D'ailleurs,、euh, c'est ça.、Euh, toutes ces affaires-là, informatiques, puis tout,、euh, c'est vrai que c'est incroyable. Quand tu vois. b e n J'imagine q u y a tout le temps, eu ben des bandes. Avant, il y avait plus de revues, tu sais, que tu pouvais voir.、Là. Ouais, c'est ça, c'était plus papier. s a u f que, à cette heure, c、euh, e s t peut-être moins, mais il y en a C'est instantané, Des bandes, là, c'est、ouais. ça. f l a u q u il t'en sort, il t'en sort, pis. n y a y a gros des, pas des campagnes de promotion autour de ça, mais tu sais. Ça y fait, gros. p i s、euh, nous autres, d'ailleurs,、euh, on fait de la musique old school, mais on était un peu old school, c'était quoi de là. Fait que. l y a quelqu'un qui connaît ça un peu, et ils、oui. ont dit, puis qu'ils veulent nous aider, là, à faire de la promo. Mais putain, m o e chanteur, <rire> il est sosé d'être bon là-dedans, o u、ouais, a i s mais、non? il travaille gros, gros, <rire> gros, hein. Fait que, il、euh, brûlait. Mais, mais moi, pour répondre à ta question, je trouve que ça un couteau à deux tranchants, un peu, parce que, oui,、okay. ça l'aide énormément, mais en même temps, c'est un peu comme n'importe quoi. C'est comme la、euh, même affaire dans les formations,、euh, les nouvelles, puis tout ça. Que ça fait qu'il y a de la surinformation aussi. il Y a-tu de la désinformation? Peut-être aussi. Oui, <rire> aussi, gros, dans l'information. Mais je parle, comme avec les bandes, s c t que ça fait qu'il y en a tellement à un moment donné aussi, c'est que se faire sa place, c'est de plus en plus dur aussi. Parce que, tu sais, c'est tellement ben, plus facile、ça. de faire un album de nos jours. C'est ça. Bon, c'est ça. Si e s m o i n d r e m e n t bien équipé, ouais, là, tu peux faire. Oui,、ouais, euh, absolument. Il y a de plus en plus de b a n d s aussi là, qui n'ont même pas fait de gigs seulement, là, qui ont été découverts hein, parce qu'il y avait un MySpace dans le temps ou n'importe quel site, puis qu'il y avait une tonne, qui ont passé sur YouTube, puis qu'après i ça, ils e sont fait connaître comme ça, p u i à ce temps, ça s'est rendu des méga vedettes. Et je suis d'accord avec toi pour dire que ça peut être un couteau de tranchant, effectivement, mais quoi, la beauté de la chose peut devenir aussi. Mmh, oh, le côté、euh, obscur, là, à certains moments-là.、Oh, ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu je d é n i q u e pas, tu sais, c'est super pratique aussi, là, e avec Facebook. En mettant, tu fais de l'annonce pour un show, tu fais partager. Il y a déjà, tu peu importe combien de f a s o a i i s le message passe assez vite.、Ouais. c'est, un côté qui est vraiment le fun c'est le côté en temps réel que j'aime, de boire, là, tu a i s e les c i e tu s les tomes, tu s、euh, ouais, a i a i s e que c e s appréciations live, C'est ça, ça, t e s plus proche, moi, personnellement, je trouve que quelqu'un qui, qui, veut, qui, donne un peu, là Bien plus proche de son public grâce à ça, rien q u comme tu dis en temps réel. s u Facebook, tu peux poster tout ce qui se passe avec le BAM dans le temps qu'ils le font. Avoir des commentaires, des publics. Avoir les feedbacks automatiques. Il y a ça aussi de p a p s e r c e s contact direct avec le monde. Toutes les technologies avancent en même temps, tout s y n i s e r e ce qui. Qui s'enregistre, qui joue la musique depuis longtemps. Tu sais, à cette heure, c'est pas mal plus facile de se faire une pré-prod chez vous que, il y a 9-10 ans, quand. Il fallait que tu tapes le. T'as vu quoi, le Sanchez, Ouattatatan, q e s fait des verres, C'est ça, c'est ça. e s t ç effectivement. Fait que, tu sais, tout est plus facile pour le gars qui veut vraiment, puis qui connaît un peu la manière de procéder. Oui, a s absolument. C'est sûr que tu peux maintenant, avec ces poussées technologiques-là, faire ton autoproduction et autopromotion, quelque part. Bon, je、euh, vous l'avais dit, il y en a beaucoup de formations, il y en a beaucoup de bandes. Moi, je dirais quelque part que des fois, il y en a même trop.、Euh, parce que c'est、ah, un, un entonnoir, <rire> ça-là.、Mm -hmm. Tout le monde tombe dans l'entonnoir, il n'y en a pas énormément qui sortent à l'autre bout. Non, non c'est clair,、oui? clair. Mais quand même, je veux dire, chaque, chaque époque, j'imagine, a ses.、Euh, comment je pourrais dire? Ses côtés positifs et ses côtés négatifs.、Ouais. o、mm. u a i s Plus ça change, plus c'est pareil. Plus donc, tout à fait. Pour,、euh, Vous avez des dates à nous donner, vous autres, parce que vous avez d'autres gigs qui s'en viennent. Oui,、euh, mis à part le 10 septembre, en fin de semaine, on va jouer le 11 octobre au Café Chaos à Montréal en première partie de l'Esprit du Clan. OK. On va être aussi en spectacle le 19 novembre à Sherbrooke au bord de la Magog avec nos chums de Ace. Ça va être le lancement de leur album. Et on va jouer aussi encore avec Ace le 25 novembre à Saint-Hyacinthe au bord de Trash. Et il devrait y avoir aussi une autre date pour Trois-Vierres, fin novembre, début décembre, là, mais ça reste à confirmer encore.、Là. OK. Rappelez-nous, encore, le week-end prochain, l'événement, à quel endroit, les prix,、euh, qu'est-ce qu'il faut avoir l'air pour pouvoir y, y assister et ainsi de suite.、Hein? Ouais, euh. Pour te ressembler. <rire> ah, ouais,、ah, c'est、ah, ça. <rire>、euh... ah, <c> ça. <rire> non, mais,、euh, dans le fond, on joue à l'appart. Ça, c'est une nouvelle salle qui est ouverte sur la rue Royale. C'est au,、euh... C'est l'ancienne librairie Poirier. Ouais, c'est ça, l a c s ça, au 1535 rue Royale, au centre-ville. Puis c'est cinq piastres, si vous vous déguisez en zombie. Un zombie, c'est quand même assez bien. On s'entend que. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, n'arrive pas que ton m a t c h de zombie pour l'enlever, r e n t u dans la salle. Parce que. Puis sinon, c'est 10$. Puis il n'y a pas de trop, u b vous pouvez payer 10$. Mais tant que vous vous pointez là, on va se faire du fun. Ça va être bien trippant. Ça va être une belle veillée a u e c o p l e s e Nation. Puis Beyond a t r o c i t é qui vont rouvrir. Ça va être bien trippant. Puis vous présentez votre clip. Oui. s a u t r s sont e p r i m a i r le clip Blackout. Parfait, les gars. Écoutez,、euh, on vous souhaite,、euh, ils disent que dans ça, il faut dire le mot de c a m b r o n Merde. <rire> Merci. Et remerde. <rire> avec Et puis, Et euh. Et l'appel-toi au complet. L'appel-toi, <rire> c'est ça. Merci、ouais. beaucoup d'être passé nous voir. Merci de nous avoir reçus. Ça nous a fait grand plaisir. Nous autres, on va conclure cette e n t r e v u e avec、euh, l'autre band qui jouait q u e l e p a L'autre band, celle qui fait la première partie. Il s vient n、oh、n e de sortir、yeah. un single avec la pièce Infection. Voici、Vraiment、la formation tripluvienne Beyond Atrocity.、Yeah. Merci les boys. Merci s a l u t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 Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89-1. 21h08,、euh, Sinistros, e qu'est-ce qu'on vient d'entendre avant cette magnifique pause de publicité? Formation、euh, Bion Atrocity qui fera la première partie d'Opless Nation、euh, samedi le 10 à l'appart. C'était la pièce, nouvelle pièce,、euh, Infection. Qui, semble-t-il, paraîtra sur la compilation du 3e Metal Fest 2011. D'accord. Côté spectacle, ils sont à l'extérieur de la région immédiate, c'est-à-dire Montréal et Québec. T'es p l a t Tais-toi, sale <rire> crétin.、Euh, BC High présente le 13 septembre. C'est pas pour s u i ça, ça, ça sera le prochain. Mardi prochain. Non, non, elle n'y se passe, elle e s m a n q u e r l a n i m a t i o n Eh, as-tu compris? Freedom of Choice. Mardi, le 13 septembre, à 19h30, Arch Enemy, Devil Driver, Skeleton Witch et Tonic. C'est au m é t r o p o l i s il en, pour tous, il en coûtera,、euh, 30 et 72 et 35 et 10 plus taxes pour y assister. Les billets sont via,、euh, disponibles à Ticketmaster. Catatonia, Evans Cry, h o m Bing, dimanche le 18 septembre prochain de 20h aux Faux-Fonds électriques, au coût de 20 et 25 taxes incluses via admission. Evergrey, s a b a t o n Power Glove, The Absence. The Absence, ça va être tout et moins, celui-là. Oui. Euh, Mercredi le 21 septembre prochain 19h, au coût de 20 et 25 taxé incluse, s aux faux fonds électriques,、euh, billets disponibles via admission, Enslave, Ghost, a l c e s t Ça, ça va, va être bon,、cool. ouais. Surtout Ghost, là, ça risque d e a h même Enslave, là, le ouais. dernier ouais. album de Tallucine. Effectivement.、Ça. Euh, 29 septembre,、euh, donc jeudi 29 septembre à 19h, au coût de 20$, 25$ taxe s incluse. s Les billets sont disponibles via admission et ça se commettra au Café Campus Saxon. Borealis Eric, lundi 10 octobre prochain à 20h, au f a u f o n d s électriques, 20$, 25$ taxe s incluse s via admission. Vas-y, vas-y. Alors, je peux pas continuer à péter des coches chez Inglou Momstein, il va me faire a, a, a c c i o n n e r tôt ou tard. Mais... Allez-y, pas. Non, non, c'est sûr. g a r d e perdez, perdez pas votre <rire> temps. Mais Ingo m o m s t i n g c'est le 18 octobre. Puis le 18 octobre, c'était un mardi. Écoutez donc, réanimation ouais, à la place. On n'en mettra pas d e s Ingo m o m s t i n g C'est ça. Le 2 février, Dark Funeral, Decide, le 4 mars prochain.、Bon, c'est loin, ça. C'est pas grave, il faut le dire parce que t a s pas de mémoire, toi. Bon, ceci étant dit, on va continuer avec un T-block. Eh oui, avec une petite pièce de flûte comme Seul Toi les adore. n t Ça va être s u p e r bon. Formation irlandaise à c r o c h a n avec i m the Warrior sur Blood on a Black Robe, paru en 2011 sur Candlelight Records. Ça sera suivi de Tire. Vas-y, m e l a l e OK. Go.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 MTV! What makes want crack? Ca me smoke to おっ On leur souhaite, e、euh, francs u c c è s pour le week-end prochain et évidemment pour l'avenir. Bon z o m b i t a g h e Oui, tout à fait. c e s t bien le concept de vouloir avoir, u、euh, des, une crowd qui va être déguisée en zombies pis leur donner un rabais pour r entrer. Je trouve ça vraiment cool. Oh, c'est cool. Ça, ça met, ça met une ambiance qui, ben, juste en m a t i è r e é t r a l e c'est le fun. C'est un petit côté qui a été perdu pendant un certain bout de temps pis c'est le fun qu'il y ait des bandes qui veulent ramener ce côté-là. Ben, Les Cooper, sortez de ce corps. Non, ben, je, je <rire> c'est vraiment le cas, c'est ça. Tu vois, Les Cooper, t'as tout vu, là. C'est ça. T'sais. Et on vient d'entendre、euh. la formation, euh, norvégienne,、euh, v r a i d avec u n d e r h i s e n sur l'album High Creek de 2007. c é t a i t p a r u sur Indie Recordings,、euh, tout juste avant,、euh, Immortal, Demonium, The Sons of n o r t h e r n Darkness de 2002 sur Nuclear Blast. On a eu Tear, Trondeur et Gotu u by The Light of the n o r t h e r n Star en 2009 sur Napam Records. Et on a commencé avec la formation irlandaise c r o t c h a n I'm Warrior sur Blood and Black Robe de 2011, issue de Candlelight Records. C'est bien cela, mon cher. On a dû couper dans le gros un petit peu, mais c'est pas grave. Ah, ben, faut toujours retrancher parce qu'on aurait cinq jours d'émission, on risquerait passer par-dessus. La semaine prochaine, moi, je vous proposerai、euh, la présentation de l'album Blood Red Throne, formation norvégienne de death metal qui vient de album sortir. a l b u m que j'ai pas écouté encore. Brutalitarian mais... Regime. J'ai bien aimé, moi, honnêtement. entendu une t u n e o i Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu du Blood Red Throne. Pis, e、euh, n en fait, j'ai dit même, là, dans, ma, dans ma chronique sur、euh, l a n i m a t i o n j'avais oublié ce groupe-là. Pis,、euh, j'étais content de retrouver parce que l'album, je l'ai quand même donné un 7.5, je e l trouve intéressant. Donc, c'est la semaine prochaine pour Blood Red Throne et l'album Brutal Brutalitarian Regime. Régime. Voilà. Et, mais cette semaine, je vous propose dans quelques instants le, l'album Transmigration of Consciousness de la formation polonaise Nomad. e J'ai découvert cette formation que je ne connaissais pas du tout. Aussi, t e i n t r e aussi, des cornichons à présenter ce soir? Ben oui! <rire> Et puis,、euh, quand même, c'est pas une formation au niveau studio qui a été très active parce que c'est leur、euh, cinquième full-end depuis 1994. OK. Fait qu'ils ont eu soit des pauses ou ils ont tourné énormément comme Morbid Angel, je le sais pas, mais bon. Mais l'album, Transmigration of Consciousness, qui est ce Witching Hour Production, est excellent. Une chose qui est un petit peu, je dirais, différente des autres b a n d s Entre chaque pièce, du début à la fin, ils ont des intros et à la fin, ils ont une outro. Ben, ça va être cool. Oui, c'est cool. Les intros qui durent généralement une trentaine de secondes,、là. On va se taper ensemble, et ça, pendant les 25 prochaines minutes, soit jusqu'à peu près à la fin de l'émission. On va écouter, e、euh, les, ben, en fait, les introductions pour vraiment d e n o m Il s'appelle s n t Intro. La première introduction, c'est Are You Ready? Ils vont suivre de la pièce de Demon's Breath. Et je vous incite à écouter vraiment la première pièce de Demon's Breath. C'est vraiment excellent. Suivi d'un intro. Suivi de d a z i n g Black. Suivi d'un intro. suivi de Entity with Personification, suivi d'un intro, suivi de Pearl Evil, suivi d'un intro, et suivi, si possible mal, de, de, de la pièce Abyss of Meditation. En fait, on n'explorera pas tout l'album au complet parce qu'on n'aura pas le temps, puis c'est un peu long, tout un album, mais on va se taper immédiatement Nomad. Go! Ça tire à sa fin, mais ça nous laisse le temps de vous dire ce qui en est. Une dernière pièce par la suite qu'on vient d'entendre. Ben, là, vous allez me laisser faire le i n t r o i s J'ai pas besoin de dire ça, là. On s'entend que, hein. Pearl Evil, à l'instant.、Euh, la formation Nomad, juste auparavant, Identity with Personification,、euh, précédée de Dazing Black et de Demon's Breath. C'est tiré de l'album Transmigration of Consciousness qui est paru en 2011, il y a peu de temps, sur Witching Hour Production. Euh, il nous reste une dernière pièce à écouter qui va être Abyss of Meditation. Tout de suite après cette intervention, la semaine prochaine,、euh, on sera là. Moi, je présente Blood Red Throne et toi, Sinistrose, qu'est-ce que tu nous、euh, Je devais présenter、euh, l'album de Masterfall par v o u s h i e r ce soir. On n'a pas eu le temps du tout.、Euh, je présenterai peut-être une ou deux pièces la semaine prochaine ainsi que mes deux albums、euh, usuels. N'oubliez pas le spectacle de lancement de vidéoclip de. Hopeless Nation avec Beyond a t h r o c i t y en première partie. C'est samedi,、euh, le 10 à l'appart, l'ancienne,、euh, librairie Poirier sur le, la rue Royale au centre-ville. Tout à fait. On se retrouve la semaine prochaine et allez, allez tous, tous vous, vous faire foutre. foutre. <rire> <rire>